Cha vis che, chaque visage que l'on touche、chaque étranger sur la route、tous ces espoirs é m i つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ e つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ e つつつつつつつつつつ u つつつつ u つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ j raconte les épreuves accomplies, les rêveurs incompris, les misères, les hivers, les petits frères en sont pris, les décès, les écoles, les excès, les alcools, les machines, les racines de Martin et Malcolm, les bunkers, les palaces, les coups de cœur, les palabres, les ruelles, les plus belles, les lumières de Paname, les One Love Redeem, les bad b o y Didi, les boucards, les coupables, les Tupac, les b u g g i s les absents, les soupirs, les accents, les sourires, les barbares, les bazars, les bagarres, les fous rires. Gueule, les délires, les battles, les rançons, les tensions, les chansons de Michael. Chaque visage que l'on touche, chaque étranger sur la route, tous c e s espoirs é mis dans le doute, c'est un peu de tout ça. Les heures passent, la luxure, les cœurs bras, les teigneux, les haineux, les é m e u t s du 9-3, les bourgeois, les repos, les coups bas, les repos, les poupées, les loupées, les couplets de Renault, la flicaille, les problèmes, les freestyle, les poèmes, les sévices, les grévistes, les vraies vies de bohème, les clichés, le big love, les f i c h é s les big boss, les amours, le glamour, le r a p l o u r d son beatbox, les honneurs, les malaises, les bonheurs, le mal-être, les r a n c œ u r s les grands cœurs, les grandeurs du Maghreb. Les frères, les p o t e a u x les concerts, les pogo, s les douceurs, les douleurs, les, les couleurs, couleurs du Congo. Que des histoires chaque vraies. c h a q u e visage que l'on touche. Chaque étranger sur la route. Tous c e s espoirs émis dans le doute. C'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. C'est un peu de tout ça. Et Et tout on tout y f a i t un peu de tout ça. Tu sais, toute vérité a bonne mémoire. Je、Et、raconte、fait. que. ファン、ファン、ファン、ファン、ファ